De, de la grande initiative basque donc du 9 décembre de de, de soutien au processus de paix au pays basque et au désarmement de de l'ETA donc de proposer un jeu au conseil de Paris puisque Paris en tant que capitale de la paix et en, avec les manifestations qui se dé, qui se déroulent sur son territoire c'est normal que l'ensemble du conseil de Paris soutienne ce, ce processus de paix. Alors ce texte était voté à l'unanimité euh, de l'ensemble des forces politiques euh, donc de, de du groupe les républicains jusqu'aux écologistes en passant par le parti communiste, ce parti socialiste Euh, les représentants d'un marche, euh, les constructifs, qui est aussi un groupe constructif, donc euh, l'UDI, le MODER. Euh, on a toutes les ventailles euh, des forces politiques sont présentes euh, au Conseil de, de Paris, y compris aussi une France Entremise. Il n'y a que le Front National qui est pas représenté au Conseil de Paris. Est-ce que justement ce, ce texte a, a suscité un débat ou il y a eu un échange d'idées sur euh, cette proposition bah, Disons qu'on a fait en sorte que le débat soit le texte soit le plus euh, unanime possible, donc... Euh, Tout ce qui aurait pu euh, entraîner donc une tension inutile donc euh, a été donc gové euh, et donc c'est pour ça qu'on est assez facilement donc à euh, ce qui était important donc c'était de, de soutenir le processus de paix qui était en cours d'accord donc euh, ce texte euh, a été voté au sein du conseil de paris euh, est- ce que est ce que je membres du, du conseil de paris sont au courant justement de, de ce qui se passe en pays basque concernant ce processus de paix il y a eu, il y a eu trois interventions euh, à propos de ce vo donc et euh, Euh, après, pour les autres groupes politiques, de toute façon, ils étaient prévenus à l'avance. Donc, euh, je pense qu'ils ont, comme tout groupe politique ils travaillent donc euh, ils ont dû quand même euh, évaluer le, le texte, je pense, et prendre contact avec euh, leurs homologues basques ou de leurs leur partis politiques. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de débat particulier. Après, je... Je vais pas m'engager pour que, euh, à ce que tous les conseils de Paris euh, soient au courant de la situation au Pays-Bas. Il y a eu assez d'actualité à mon avis par rapport au, au sujet pour que les gens soient bah, quand même un minimum d'informations sur, sur le sujet. C'est une décision qui a été prise à l'unanimité comme vous nous le dites. Donc le 9 décembre aura lieu ce, ce rassemblement. L'accent sera mis plus particulièrement sur les prisonniers. C'est un sujet qui sera abordé le, le 9 décembre et un élément important justement pour ce processus de paix. Alors, C'est tellement important et toutment c'est c'est pas un des points qu'on a abordé dans, dans le v de manière de manière explicite euh, parce que là là là ça aurait pu dû demander donc un temps de de, de discussions de présentation euh, général répondu donc à, à l'exécutif par rapport à ce sujet en disant que de rappeler qu'on n'était pas dans un processus d'amnistie mais un processus plutôt de paix et réconciliation donc euh, que les les peines qui euh, qui ont été euh, données donc euh, soient respectées donc euh, Dans la mesure que du code pénal donc on fait pas de on n'allonge pas les peines quand les gens doivent être libérés, euh, on libère les prisonniers qui sont malades euh, mais on voilà, n'est pas rentré dans le détail donc de la situation on va dire de prisonnier par prisonnier, parce que là ça aurait dû demander qu' beaucoup plus de temps et d'explication ce qui est important donc voilà c'était le fait que euh, on est dans un, dans un monde de réconciliation donc on ne nie pas le passé il n'y a pas d'amnistie du passé. Mais ça, ça c'était basique aussi, donc, de faire ce travail-là, ça, c'est pas forcément nous, de l'extérieur, à, à nous initier dans, dans ce dans, dans ce débat-là. J'espère, donc, que le processus va vraiment aller jusqu'au bout, euh, pour le moment, que ça, ça, ça se passe bien. Un, un des premiers qui a quand même initié le, le, le processus de paix, c'est quand même Gérard Renessa. Oui, tout à fait, oui. Oui. Donc, voilà, donc, il euh, y a une longue continuité des écologistes par rapport à ça et que, donc, on reste fidèle donc, euh, à, à notre position depuis le début.